Le soir de Noël, un grand magasin, dans les mille feux de ses étalages, expose au regard de tous les bambins guignols et tambours, soldats et ménages, soufflant dans ses doigts de le froid. Une gosse là, la et chétive Qui sur le trottoir admire pensive, Les grandes poupées leurs jolis habits Devant tous ces trésors qui ne sont pas pour elle La gosse dit tout bas sous le vent qui la gère Pourquoi donc, bonhomme Noël Ne viens-tu pas dans ma cheminée quand tu viens du ciel De grandes poupées Moi jamais je n'ai de joujou, Car on est malheureux chez nous Ce soir donne-moi votre te brille, La poupée rose si jolie Sur Paris tout blanc, le petit jour lui, des cafés déserts les lustres s'éteignent, les fêtards s'en vont des boîtes de nuit, le roi réveillon a fini son règne, mais la gosse aux fleurs est venue tomber, Sous l'abri douteux d'une porte crochère, De larmes glacées de ses paupières Que le grand sommeil va bientôt fermer Elle se croit déjà au paradis des anges Et dit ses derniers mots dans un sourire étrange Demandez aux anges du ciel De grandes poupées Et demain quand je serai là-haut Prenant les joujoux les plus beaux Je les enverrai sur la toile Pour mes petites sœurs Thank you.